Jurisprudence de la prière 17 Je reçois le kibla et je me lève dans la classe et je lève les mains l'exemple.